avons euh, premièrement euh, mis en place le dispositif de euh, contrôle aux frontières donc Mugetan nous gitan kontrolak berriz ez sai dutugu bir eta atulpistan edon gunetan polisaekin euh, baietae gendarmerekin dancharia sonportian etai beste gune somaitetan espainako polizake lagunza eginiko deiku notamment sur d'autres axes plus plus ruraux euh, ce qui va permettre donc d'avoir en H24 il d avis d avis. D avis. simplement il faut le faire en étant muni de documents d'identité le double message que je passerai si vous voulez d'une part euh d'intégrer une culture de la vigilance de la sécurité de ne pas hésiter Bir mesu banetuke iganasteko lehenike bakotchak ijantsa bat hartu behartu basteretan igaiten dien eta'z kaso egiteko il faut prendre le sujet au sérieux Afer grabea euh, de la Corse euh, et Estu lotxak gaina behar. Bizitza sozial, ekonomiko et eta kulturalak jaraiki behardu. du. Yakusi behar da memenu hauetan alkartasuna nauxi dela. c’est évidemment la solidarité l’Union qui doit prévaloir.